Je sais que t'as quelqu'un, moi c'est réciproque On ne formera plus qu'un 610 Fasse les choses bien, mets ton pote face là C'est pour un temps qu'on reste à fait pour être ensemble Je veux pas qu'on reste pas. Is oh. oh.